Salut, bienvenue sur le podcast de la communauté PS3, sur ce numéro du mois d'août. Aujourd'hui avec Sirius, avec Nico, salut Nico. Salut. Avec Hervé. Salut. salut. Et Taz Mayer de la communauté. Salut. Salut. Euh, donc aujourd'hui on va aborder différents sujets euh, qui seront dans les grandes lignes. Euh, donc la, la conférence, la Gamescom là, qui va se passer euh, mardi prochain on sera le 18 en Allemagne, à Cologne on attend des grosses annonces de Sony donc on va débattre un petit peu là-dessus et, et savoir ce que chacun en euh, pense et quelles sont les attentes de chacun euh, on débattra aussi euh, euh, des distributeurs de jeux vidéo euh, en, en France le marché du, des distributeurs de jeux vidéo euh, et on débattra ensuite Euh, sur un jeu euh, qu'on trouve très très bien au sein de la communauté et euh, on souhaiterait qu'il y ait plus de personnes qui s'approprient ce jeu donc c'est Call of Juarez euh, et on fera aussi après un petit tour sur la PSP euh, notamment sur la PSP Go euh, parce qu'il y, y a pas mal d'annonces qui se profilent à la rentrée à l'horizon euh, pour la rentrée avec euh, donc pas mal, de, pas mal de nouveautés voilà, donc... Euh Ça, le programme vous convient, ça va, on fait comme ça Ouais bien sûr. C'est okay. parti. Ok c'est parti. Donc moi je vais simplement vous parler donc aujourd'hui de, de la conférence qui va se passer. Euh, on sera le 18 mardi. Euh, la conférence donc, qui va se passer en Allemagne, euh, où il y a pas mal d'annonces de, qui devraient être dévoilées. Et euh, en l'occurrence des annonces de la part de Sony. Donc, moi personnellement, mes attentes, ça serait quoi Ça serait d'abord qu'ils nous parlent du firmware euh, 3.0. Alors, euh, bon, soit 3.0, soit ils appellent comme ils veulent, mais euh, ça serait bien qu'il y ait des grosses annonces qui tombent à ce niveau-là. Euh, personnellement, moi, ce que j'aimerais beaucoup dans le firmware, euh, les nouveautés qui manquent, je pense, notamment par rapport à la Xbox, ça serait d'avoir un chat privé vocal in-game, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, faire un chat... Euh, Au sein de, de la PS3, on appuierait sur le bouton euh, PlayStation et puis on arrive sur le XMB et on pourra faire un chat comme ça euh, avec une personne qui n'est pas du tout dans le jeu par exemple, qui, qui joue à un autre jeu, euh, mais ça permettrait euh, bah, de chatter comme ça de façon vocale, euh, de façon totalement transparente. Et au mieux, ça serait d'avoir, euh, même pour moi, euh, le top du top, ce serait d'avoir Skype. Euh, Skype existe déjà dans, sur la PSP. Donc la licence, bah, ils les ont, hein, les accords avec Skype, ils les ont, parce qu'ils les ont déjà pour la PSP. Et euh, c'est un produit qui fonctionne très bien, Skype. Et donc, bah, euh, quitte, à, quitte à développer un chat vocal encore plus performant que ce qui existe déjà, bah, pourquoi ne pas euh, incorporer directement Skype Et là, ce serait très bien. Euh, la grosse rumeur aussi, qui arrive aussi, ça serait c'est des serpents de mer qui, qui remontent régulièrement à la surface... Euh, lors de conférence, ce serait la rétro, la rétro des jeux PS2. Euh, bah la, la, la première PS3 était rétrocompatible compatible avec les jeux PS2, la, la 40Go n'était plus compatible, et là, euh, il y a encore une nouvelle rumeur qui revient à la surface comme quoi euh, un des prochains firmware apporterait la rétro-compatibilité euh, pour tous les jeux, euh, PS, pour les jeux PS2 et pour n'importe quel type de PS3. Bon, j'ai... J'en doute, personnellement moi j'en doute, mais encore une rumeur. Euh, ce salon aussi, ça devrait être aussi l'occasion d'annoncer la nouvelle, peut-être la nouvelle PS3 Slim, donc qui, qui buzz partout sur le net. On entend partout parler, il euh, n'y a pas un site qui n'en parle pas. Donc cette PS3 Slim, euh, elle serait annoncée à 299 euros. Euh, on ne pas son design Il y a pas mal de photos euh, Alors on ne sait pas si c'est des vraies photos Des fausses photos qui, sur, qui circulent aussi sur le net euh, bon, Ce qui serait important à mon sens bon, La forme après on s'en fiche un petit peu peut-être Mais c'est le prix euh, Si la PlayStation pouvait euh, effectivement descendre de 100€, je pense qu'elle se repositionnerait bien par rapport à la Xbox, ça permettrait de relancer ses ventes. Même si je pense que si la PS3 baisse de prix, la Xbox baissera de prix aussi. Je pense que Microsoft fera, fera la même chose. Euh... Néanmoins, je pense qu'une PS3 à 300 300€, c'est plus percutant qu'une Xbox qui pourrait baisser encore de prix. Euh... D'autant plus que la Xbox elle est déjà bien installée, qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à acheter la PS3 à cause de son prix. Et c'est vrai que c'est l'annonce que tout le monde attend. Et enfin, moi mes attentes par rapport à ce salon, c'est des vraies annonces euh, par rapport à des jeux précis. Euh, donc comme euh, Grand Tourisme 5, bon a priori il sera pas présenté dans le salon, mais on ne sait jamais. Euh, God of War 3, Mag. Donc massive action game. Donc moi c'est un jeu personnellement que j'attends beaucoup. Euh... C'est un jeu pour mémoire donc c'est un FPS qui va se jouer à 256 joueurs. Donc euh, ça devrait être vraiment un truc de malade quoi sur sur la PS3. Donc c'est une exclu PS3. Euh... Je sais pas trop, j'arrive pas trop bien enfin, encore à visualiser à comprendre comment ça va s'organiser parce qu'un FPS à 256, euh, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça se passe. Mais en tout cas. Euh ça a l'air un jeu qui a l'air très très prometteur ça je peux éclairer ta lantenne si tu veux par contre ouais vas-y explique d'après ce que j'ai lu en fait ça sera des, euh, des escadrons de 8 personnes en fait donc euh, tu auras un multiple de 8 en fait dans chaque équipe et euh, tu communiqueras uniquement avec ces 8 personnes là et tu auras un chef d'escouade qui donnera des ordres en fait à son escouade d'où attaquer ce qu'il faut attaquer ou ce qu'il faut défendre et euh, en fait les points seront attribués en fonction de si tu as euh, écouté ton chef d'escouade ou pas et si tu as bien répondu à ses ordres ou pas voilà et c'est comme ça en fait tu auras plusieurs petits groupes de 8 et qui formeront au global des 256 d'accord <rire> ok bon bah c'est là très très bien après il faut voir euh il faudra voir en pratique il faudra voir une démo avoir... moi j'ai lu que ce jeu devait sortir en janvier 2010 euh, j'espère qu'il ne sera, qu sera pas reculé parce que c'est vrai que le, le problème des, des annonces de Sony c'est qu'elles sont très souvent reculées et au bout d'un moment ça devient vraiment énervant et euh, donc j'espère que ce jeu ne sera pas reculé mais il y a une bêta qui est déjà sortie hein. ouais elle est privée ouais. elle est privée ouais. mmh. et apparemment il y a une deuxième bêta qui devrait sortir une bêta publique ouais ben... mais il n'y a pas encore de date dessus Donc j'espère que j'aurai la chance d'y jouer. Si j'ai bien compris, la bêta publique, c est, c est, ça sera réservé à ceux qui précommandent le jeu. C'est ce que j'ai lu quelque part. D'accord. Mmh. Ok. Et enfin, moi, le dernier jeu que j'attends, euh, c'est aussi Battlefield Bad Company 2. Euh, je sais pas, enfin, j'ai lu qu'il sera présenté un petit peu, mais j'aimerais avoir plus de détails et surtout une date. Ce que j'attends surtout, c'est des dates fermes, parce que bien souvent, on a des dates, mais qui sont un petit peu évasives, et surtout qui ont la fâcheuse habitude de glisser dans le temps. Il euh, y a aussi plein de jeux qui sont présentés, Uncharted 2, euh, ont plein d'autres jeux que moi personnellement, euh, j'attache pas forcément beaucoup d'importance, mais, euh, mais euh, pas, pas, pas mal de jeux présentés. Voilà, donc pour ça, c'est rendez-vous le 18 août, à partir de 18h30 ou 19h, je sais plus, parce que les heures changent en fonction des, des jours d'annonce. La conférence devait durer je crois 3 heures et puis elle durera plus de 2 heures je crois. Euh, mais en tout cas euh, j'espère des grosses annonces de la part de Sony et j'espère qu'on ne sera pas déçus. Voilà ce que je veux dire sur, ce, sur cette convention. Et de toute façon, ce sera le.. Euh, une fois que ce salon aura lieu et en fonction des annonces, ce sera l'occasion de, de faire un, un nouveau podcast par rapport à, à ce qui se sera dit euh, vraiment. Voilà. Donc euh, à toi Hervé pour ton, pour ton sujet. Mais moi en fait je voulais parler des euh, distributeurs, en fait qui, des deux principaux distributeurs qui existent en France en fait, de jeux vidéo. Qui sont, pour ne pas les citer, Micromania et Game. Game qui est anciennement euh, Score Games en fait. Euh, personnellement en fait je suis été un pro Micromania jusqu'à aujourd'hui. Et euh, je voyais que par eux en fait. Et ce que j'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé compétent dans leur domaine. Et euh, donc voilà, je continue Je J'aime pas changer de crémerie en fait Et puis euh, en fait en, en cherchant des informations sur euh, Code 6 en fait sur Modern Warfare 2 Pour les précommandes Et je voulais me commander en fait le pack euh, Collector en fait avec la boîte métal Et Micro le propose pas Et je me suis un peu penché en fait sur euh, plus précisément là dessus Et j'ai cherché, cherché en fait Et le seul en fait qu'il le propose c'est Game sur leur site internet. Et donc du coup j'ai approfondi et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de différences entre game et micromania. Ouais, le, premier, euh, le premier par, par, par exemple en fait c'est sur les précommandes. Sur les précommandes de Micromania en fait tu peux précommander les jeux, mais les jeux en version standard. Et euh, quand tu vas dans leur magasin En fait ils te disent que par exemple Pour moi d'avoir Far 2 ils pourront avoir que la version normale Alors que sur le site de game En fait tu peux l'avoir en version normale En version collector et tu peux même aussi Précommander la version prestige Celle qui est avec les lunettes Bon c'est quand même 169 euros <rire> Faut vouloir la dépenser ouais, Tout ça pour des lunettes infrarouges qui ne serviront pas pour le jeu En fait en plus ouais, mais mais Nico, bon. Nico il est voulu pour euh, regarder chez sa voisine la nuit Oui, ouais. oui, oui, mais euh, apparemment tu vas pas très loin quand même. Enfin bon, enfin si après il est prêt à dépenser 169 euros, il n'y a pas de souci, tu peux le commander chez Game. Est ma voisine, je suis prêt à tout. Cette voisine, prête. <rire> voilà. Ensuite, dans les réservations aussi, quand tu... Enfin moi, ça fait euh, pratiquement deux ans que, que je commande chez Micromania, j'ai jamais eu un Goodies. Ou une fois en fait. Et... Enfin... Euh, et so C'est pas le goodies qui fait que tu achètes les jeux chez l'un ou l'autre, mais c'est un petit plus sympathique quand même. Et bah chez, mi... chez Game en surtout fait... Surtout quand tu mets 70€ dans un jeu quoi. Ouais. ouais, surtout quand tu l'achètes neuf en plus. Ouais. Alors que t'as bien d'autres moyens de les acheter moins cher ailleurs, mais euh, ça c'est un autre sujet. Ouais. Et euh, bah par exemple chez euh, Game, tu commandes, précommandes Wolfenstein, t'as un code pour télécharger le premier Wolfenstein. Gratuitement. Tu précommandes Need for Speed Shift, tu as un code pour débloquer une épreuve spéciale et les séries d'élite. Tu précommandes Uncharted 2, tu as un sac collector. Et tu précommandes Modern Warfare 2, tu as un t-shirt collector. Voilà. Avec ça, ça, moi, ça m'a calmé. Sure. Ensuite, le deuxième point, en fait, c'est le prix des reprises. Alors, officiellement, ils annoncent des prix sur le, leur site Internet. Et on sait très bien qu'après, les Micromania s'alignent sur les prix de, de Game. Mmh. Mais sur le site officiel, par exemple, moi, j'ai Sacred 2 que je voulais revendre. Micromania me reprenne 28, alors que Game me reprend 35. Voilà, alors moi ouais. je, ouais, je vais aller chez Micromania pour qu'il s'aligne alors que Game fait l'effort en fait entre guillemets de le faire directement à 35. Quoi. Voilà, ça c'était un autre point. Ensuite sur euh, un autre point encore c'est sur la reprise des consoles. Il m'est arrivé en fait de vouloir revendre la, la DS de ma fille hein, pour lui prendre la DSI parce qu'elle adore prendre des photos, ça l'amuse et puis bon. Puis moi ouais, euh, étant un grand fan de jeu je vois pas pourquoi ma fille n'aurait pas le droit de, de s'amuser aussi là-dessus. Enfin, Il n'y a pas de raison. Ah oui, Donc j'ai été chez Micromania pour rendre sa DS. Et il faisait une offre de reprise de DS en fait et pour acheter la DSI à la place pour euh, 60 euros. Et euh, j'avais collé des skins parce que ma fille adore aussi tous euh, les skins en fait pour qu'elle soit rouge. Donc j'avais collé des skins dessus et quand j'ai décollé les skins en fait ça a décollé le numéro de, de série de la DS. Micromania m'a refusé de la reprendre parce qu'il n'y avait pas ce numéro de série. J'ai été chez Game. Non seulement ils m'ont repris sans sans aucun, aucune remarque, rien du tout. Et en plus, ils me l'ont reprise plus cher que Micromania. Et ils m'ont même fait une meilleure offre sur la DS que Micromania. Donc voilà, ça c'était encore un autre truc ils sont beaucoup moins pointilleux sur les reprises et, euh, que Micromania. Ok. Bon. Et puis le point. je suis désolé, hein, mais oh j'ai fait une grosse <rire> enquête. Hein. Ouais, ouais. Je trouve que leur site en fait sur Game en fait est beaucoup mieux fait au niveau des, euh, des previews des sorties. Le seul point négatif que j'aurais à faire en fait c'est que si tu veux réserver un jeu chez Game en fait il faut que tu le payes par carte bleue qui sera pas débité tout de suite qui sera débuté le, le jour où l'environ mais il faut quand même donner ton code de carte bleue alors que sur Micromania en fait tu peux euh, précommander un jeu sans, sans rien payer sans donner ton code ton code rien. donc voilà donc ça c'était mon point de vue entre les deux et, euh, et je pense que mon choix est de tout fait entre les deux maintenant Je voudrais intervenir un petit peu sur, sur, sur la discussion de, de Poussin, ça ne dérange pas. Okay. Euh, moi je suis à peu près d'accord avec tout ce que dit Poussin, euh, dans le sens où euh, moi aussi j'achète un, un, je, je, beaucoup de jeux chez Micromania et que j'ai jamais eu aucun goodies. Euh, maintenant, euh, là où moi je préfère Micromania à Score Games, euh, pour avoir testé plusieurs Score Games et plusieurs Micromania. Euh, je trouve que les, les, les vendeurs de, de Micromania sont quand même beaucoup plus euh, euh, au courant de, de ce qui se passe dans le monde du vidéo et, euh, et savent beaucoup mieux conseiller qu'un mec chez Score Games qui, qui connaît absolument rien. Et, moi, je suis désolé de dire ça, mais à chaque fois que je viens si dans, dans un Score Games, je. je j'ai je, je, aucune information, je, je, je vois bien que le mec en face de moi il connaît rien du tout. Et euh, bon, chez Micromania ça m'arrive assez, assez souvent aussi mais beaucoup moins que, que Score Games quoi. Alors, Je trouve des, des, des, des bons vendeurs chez, chez, chez Micromania, alors à l'inverse de Score Games. Ouais enfin ouais. d'un autre côté, euh, notre niveau, enfin, on sait les jeux qu'on veut, quoi. On, on connaît les jeux qu'on veut acheter, on s'est déjà fait notre opinion avant. Quand y vas, tu sais pratiquement déjà ce que tu veux acheter. Non, mais nous, on des fous furieux qui qui euh, qui, qui, qui épluche l'information dans le net, dans enfin partout. On sait tout de suite ce qu'on veut. On en sait plus que les que les vendeurs en face. Mais mais, mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Ouais. Moi, j'ai petite remarque aussi. Donc moi, parce que enfin, on a un pro, un, on a un pro game et un pro micromania euh, Moi, je suis ni l'un ni l'autre et j'ai juste une, deux trois petites remarques à faire par rapport à ce niveau-là. Euh, moi chez Game, la semaine dernière j'ai vu un jeu qui s'appelle Prototype Qui commence à avoir euh, quelques semaines maintenant Enfin je sais plus, il a quelques mois peut-être maintenant, ou trois mois je sais plus. Euh, Le jeu, bon, comme tous les jeux neufs, il vaut 70€ Enfin comme quasiment tous les jeux, il vaut euros. Là d'occasion je l'ai vu à 65€ euros mais ça c'est pareil chez Micromania Ouais, c'est le même prix. Non, non mais ouais. moi je suis ni l'un ni l'autre. Donc là, je parle de manière générale. Euh, j'élargis le débat sur les, ouais. sur les distributeurs de jeux vidéo, en fait, parce qu'en fait, il n'y a, a pas non plus que Game et que Micromania, Il y a, a d'autres, d'autres, d'autres franchisés. Et puis après, il y a tout, tout les tis, hein, tous les Tis, tous les Là, on n'en parle même pas des franchisés, parce que quand tu vois les prix des franchisés, tu, tu ouais, sais ouais. même pas la peine d'en parler. Quoi. Euh, en tout cas, le jeu, euh, le, le jeu donc vaut 65 euros d'occasion, sachant qu'il vaut 70,9. 70 Sachant aussi qu'en général, un jeu, il est repris maximum 35 euros. Donc ça veut dire que le jeu, ils l'ont repris 35 euros et ils l'ont mis 65 euros en rayon. Mmh. Moi, je trouve ça une honte. C'est du honte. vol. C'est du vol. Ah ouais, non. non mais si, De toute façon, acheter un jeu d'occasion, mis à part si tu l'attends qu'il ait au moins 6 mois pour qu'il le, il le brade, entre guillemets, à un prix à peu pas abordable, mais autrement, t as, t as sur Internet, quoi. Voilà. Ouais, par rapport à la... Non, je suis pas d'accord avec toi, Poussin. Ce... Bah Parce si, tu que... vas sur Ebay, tu vas sur Prince Minister et tu payes de, de l'argent. Non, non, non je suis d'accord, il n'y a pas de problème. C'est sur le fait d'attendre euh, et que euh, il, va, il va baisser. Je suis d'accord là-dessus, là mais ce ne sera pas une moindre arnaque dans le sens où, de toute façon, euh, ils vont te le vendre moins cher, mais ils vont te le reprendre moins cher aussi. Euh, moi, j'ai vu euh, Grid, là, ils me leur prennent 10 euros. Pour le revendre combien bah, grid, 25. Grid, il est en Platinum, maintenant. Ouais, mais ils leur vendent 25. Ils leur prennent 10, ils leur vendent 25. Mmh. Donc euh, voilà, je veux dire, euh, ok, d'accord, euh, le jeu il baisse, mais la reprise, euh, elle baisse aussi. Hein, donc euh... maintenant, bon, faut l'argent un peu le débat. De toute façon, c'est clair que ça coûte. Enfin, le, les marges qu'ils font à ce nouveau là je trouve ça honteux. Euh, faut pas qu'il faut pas qu'ils s'étonnent que les gens se tournent vers le marché de l'import, notamment euh, pour acheter des vidéos, à, des jeux vidéo à bon prix. Euh, pour rappel, en import, on trouve des jeux. Euh, Je, je, je donne un autre exemple, tiens, en import. Euh, un jeu neuf qui vaut 70 euros, là vous le trouvez en ce moment euh, livré en France euh, sous moins de 5 jours, vous le trouvez à 20 euros. Ouais, voilà. Tu parles de fuel là. Fuel, mais il y, y en a d'autres. A... Enfin il y en a plein, il y a Dead Nation, il y a j'en ai vu plein. Bon. Euh, Overlord bon. 2, Overlord 2, enfin bon, il y en a plein. Euh... Donc il ne faut pas qu'ils s'étonnent que, que, que, que les gens, surtout en, en temps de crise, se tournent vers le marché de l'import. Et euh, l'autre moyen aussi, c'est Internet. Bon, donc on a y a des sites comme eBay, comme Price Minister, comme deux fois moins cher. Euh, et c'est vrai que c'est bien plus compétitif. Même si, même si des sites comme, comme Price Minister ou deux fois moins cher se prennent aussi des belles marges aussi, mine de rien. eBay un peu moins. Il euh, ne faut pas qu'ils s'étonnent que ces gens-là se tournent vers, le marché, vers ce marché-là. Et honnêtement, moi je trouve ça... L'exemple que j'ai vu là, un jeu d'occasion à 65 euros, j'avais jamais vu. C'est la première fois. J'ai même pris une photo tellement j'arrivais pas à y croire. Et je trouve ça honteux. C'est du vol. Voilà. C'est ce comme Code 4 qui est toujours à 70 euros à micro mmh. ou à game. Mmh. Le jeu il a deux ans et il le sort toujours plein pot alors que au même prix que les nouveaux jeux qui viennent juste de sortir. Mmh. Ouais. Donc ça c'est pareil, c'est inadmissible aussi qu'un jeu qui a deux ans il le sorte à ce prix là. Quoi. Ah mais ils savent qu'ils vont le vendre. Oui mais là c'est ouais. peut peut-être différent par rapport au. au parce que eux, eux ce ne sont que des distributeurs. Donc si le si le fabricant, si, si l'éditeur du jeu le vend à, au prix fort, eux ils n'ont pas le choix que de vendre au prix fort. Euh, par contre, euh, le jeu d'occasion qui vont acheter 35 euros, qu qui vont mettre en rayon à 65 euros, les 30 euros de marge, elles seront bien pour leur poche. Hein, ça y euh, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas l'éditeur qui, qui pose les conditions de l'occasion aussi. Et tu, tu, tu me diras aussi pourquoi Code 4, il n'est est pas passé en platinium depuis le temps alors ouais, ça justement les Platinum, dans le, dans le dans le à, à l'époque le vrai platinium quand on avait les ps2 euh, c'était euh, des jeux de plus d'un an et, euh, et qui avaient fait euh, un, je un, certain sais plus, un certain nombre de ventes voilà. maintenant dans le plat, dans la gamme platinium tu oh. trouves du tout et de n'importe quoi T'as des trucs qui sont sortis depuis 6 mois, qu'on fait aucune vente et tu les trouves en platinium. T'as des trucs qui sont sortis euh, comme code 4 il y a deux ans, qu'on fait 20 ventes, enfin 20 millions de ventes, euh, tu, tu, tu, tu, les pas dans, tu les trouves pas en platinium. Donc là, là je pense que le marché du platinium c'est devenu un peu n'importe quoi. Ouais mais c'est tronqué aussi de façon euh, en fait tu trouves maintenant plein de jeux à 30 euros, 20 euros et qui sont pas les platiniums en fait. Euh... Enfin, ah mais c'est pas le cas code 4. 4. Non Non non. Non mais voilà. je, je veux dire un, un jeu n'a pas besoin d'être en platinum pour être à bon prix. T'as des jeux qui euh, jeux je sais, qui sont à 20 ou 30 euros et qui sont pas des platinum Ouais mais justement, comment tu expliques le fait que Code 4 il soit toujours à 5,9€ ah, J'explique rien J'explique rien. Mais euh... ah, oui, Il y a 55 dans les bonnes boutiques encore, parce que trop trop long tu trouves à 70. Hein. Mm. Parce que j'explique si, j'explique simplement parce que c'est un jeu qui c'est un très bon jeu et. Parce que les dot c'est qui très bien qu'il va le vendre. Il y a une forte demande de sûr et puis qu'on est des quoi Ah mm. oh, mais ça va De toute façon euh, C'est aussi la raison pour laquelle euh, pour, pour conclure sur le distributeur de jeux vidéo Et pour enchaîner sur un, sur un, sur un prochain sujet euh, ils, ont, ils ont aussi du souci à se faire euh, Par rapport à la, à la dématérialisation des jeux vidéo Et euh, notamment par rapport à la PSP Go Et on sait que Micromania euh, euh, A apparemment mis un boycott sur la commercialisation de ce produit parce qu'en ouais, fait soi-disant euh, à cause du prix mais euh, ils savent c'est pas du tout à cause du prix c'est bien parce qu'ils vont plus vendre de jeux quoi. Bah le problème c'est que voilà vu que vu que tous les jeux si les jeux se téléchargent il n'y aura plus de support physique et s'il n'y aura plus de support physique bah, ils pourront pas les, les rendre en occasion et se faire des marches colossales euh, comme, comme je viens d'évoquer. Ouais. Euh... Mais à la limite ça nous fera autant chier que Parce que euh, oui. parce que c'est vrai que ne plus pouvoir acheter de, de jeux d'occasion et revendre nos jeux, ça va nous emmerder aussi. Ouais, c'est le sujet de tasse. Peut-être ouais. le laisser parler aussi. Non, ouais. <rire> je suis complètement absorber là. Non, mais en, en vérité, moi aussi, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à une chose, c'est aussi le fait de faire des prêts au niveau de, de copains, de potes. Euh, J'échange un jeu, tu m'en passes un autre. Euh, comment faire Après, il euh, y aura plus de ça. Ouais. Donc, oui, on va vrai. perdre... Euh, plein plein de, de, de contacts, euh, rien que parce que euh, voilà, il n'y aura plus de jeux en, en support physique et puis euh, tout va passer par euh, le téléchargement. Donc, euh, bah, le, problème de téléchargement oui, le problème de téléchargement, c'est ce qu'on a aussi actuellement sur le PSN. Quoi. Je veux dire, quand on achète un jeu sur oui. le PlayStation Network, ben, on ne peut pas le revendre d'occasion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Euh... Bah, qui n'aiment pas acheter des jeux de, sur le PSN euh, hormis la contrainte du moyen de paiement mais euh, on sait qu'il y a des, cartes, des PSN cartes qui vont sortir mmh. mais euh, hormis la contrainte du, du, du paiement avec le numéro de carte bleue bah, le fait c'est qu'un jeu qu'on a acheté, qu'on a téléchargé et, euh, en plus il y a des DRM il y, y, y a des droits numériques dessus et on ne peut pas les copier, on ne peut rien faire bien sûr on ne peut pas les revendre on peut pas les revendre, revendre c'est euh, pour ça que euh, c'est un problème quoi. et c'est vrai que quand, si, par rapport à cette PSP Go Euh, bah les jeux qu'on achèterait c'est comme sur les jeux sur un sur l'app la, sur store sur un iPhone etc, bah, il n'est pas, pas vendable quoi. Euh, donc ça peut, ça peut poser effectivement euh, plusieurs, plusieurs... pas vendable et pas prêtable aussi comme le dit euh, taz regarde par exemple euh, ça existerait maintenant euh, Poussin n'aurait pas pu te prêter euh, Terminator et t'aurais pas pu avoir ton premier platine ouais c'est vrai d'ailleurs je remercie Poussin Mais <rire> euh, que... bon, le fait, le fait d'avoir sorti, de penser maintenant à sortir les cartes prépayées pour euh, le PlayStation Store, c'est quand même une bonne chose, quoi. Parce que maintenant, je, enfin, moi personnellement, je pense à, à des petits jeunes qui ont euh, 14-15 ans, qui n'ont pas forcément de carte de crédit, mais où que les parents ou euh, les grands-parents veuillent offrir un petit, un petit quelque chose pour télécharger, ben au moins ça se, ça se fera plus facilement, non oui, C'est une très bonne idée. Ouais. Ouais mais ça c'est. Enfin ils ont sorti l'idée parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un manque à gagner là-dessus et que justement ils pouvaient faire encore plus de pognon grâce à ça quoi. Non mais c'est par rapport à la PSP Go aussi. Parce qu'en fait la PSP Go ça va s'adresser aussi à des adolescents, des enfants. Et s'il ouais. n'y a pas de support physique, il faut bien que c'est pas le gamin de 7 ans qui va sortir sa carte bleue. Donc ouais. euh, c'est pour, ça... pour ça que les PSN cartes sortent. Euh, donc c'est, enfin juste pour rappel, ça sera, des, ça sera des cartes qui sont vendues en grande surface, comme la Xbox hein, et comme la Wii, je crois aussi. Et euh, ici, on achète la carte en grande surface, on gratte le numéro et on, ça donne un code qui, qui, qui, qui nous délivre une somme d'argent sur, sur la boutique en ligne. Quoi. Euh, voilà. Par contre, il y a un autre débat aussi, c'est ce que j'ai vu aussi la, la semaine dernière ou cette semaine, je suis plus sur, sur le Xbox Live. Euh, c'est que maintenant sur, le, sur le Xbox. On peut aussi télécharger des jeux complets et donc la grosse arnaque aussi, mais euh, c'est pas lié à Xbox hein, parce que sur, sur chez Sony c'est pareil, euh, c'est que le jeu qu'on achète en version dématérialisée ou téléchargée comme vous voulez, il est et le même prix. prix, il est mmh. le même prix que le jeu en version boîte. Ouais alors ça c'est la grosse arnaque ça. Donc bah, donc euh, je... Juste pour dire que ce n'est pas par rapport à aller à l'Xbox, je l'ai vu sur Xbox, mais sur Sony, j'ai l'exemple de de Socom, de, de Burnout Paradise, ou de Gran Turismo, ou voilà, donc c'est les quelques jeux qui sont à la fois téléchargeables sur le PlayStation Store et, euh, et, et, en, et en boutique, en, en boîte, en bourré, et ben c'est strictement les mêmes jeux. Ce qui est absolument pas normal, parce qu'effectivement, euh, en téléchargement, ils économisent déjà le support physique même si ce n'est pas forcément le, le plus cher, mais ils économisent aussi tous les, tous les intermédiaires, le distributeur, hein, le carrefour, le micromania, le score game, ben, il prend sa marge. Hein, donc là, c'est directement du producteur au consommateur. Et ils économisent tous les frais de, de coût logistique, l'acheminement, le transport, le stockage, la distribution, etc. Euh, voilà. Et donc là, c'est tout net dans la poche du, de l'éditeur qui se met tout ça dans la fouille. Et je trouve ça vraiment aussi complètement euh, anormal. Et tous les risques aussi euh, qui sont enlevés de si au cas où le jeu se vend pas, en fait, oui. de se retrouver avec une marchandise qui ne vaut plus rien. Oui, oui. oui. oui parce qu'après c'est juste du téléchargement. Et... Ah. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc pas de stock mort, rien. quoi. Tout à fait. Oui. Donc euh, voilà, encore, encore une, une grosse arnaque. Voilà. Euh, donc Taz, euh, par rapport à la PSP Go, tu voulais nous dire euh, quoi exactement Ben, moi, j'avais vu, au niveau des, des tarifs, euh, les prix allaient euh, de 1 à 5, 1 à 5 euros. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment, euh, moi, je pense, pour, euh, pour, changer, euh, pour faire concurrence à l'iPhone et euh, à l'iPod Touch. quoi Donc, euh, au, à ce niveau, maintenant, je ne sais pas. Euh, j'avais vu, j'avais lu sur le net euh, comme quoi euh, ils veulent vraiment euh, euh, cibler la clientèle d'appel pour... Euh, Pour ouais, euh, faire euh, pour les jeux quoi. Ouais effectivement, c'est vrai qu'on. Je pense que Sony euh, va un petit peu adopter le modèle de, de l'App Store et l'iPhone qui, qui cartonnent qui cartonne vraiment. Hein. On s'aperçoit que maintenant que l'iPhone, ça devient une plateforme de jeu de... une plateforme de jeux vidéo, l'iPhone. Ça concurrence maintenant frontalement la... la Nintendo DS et la PSP. Et euh, c'est vrai que sur l'App Store on a des jeux qui font 1€, euro, 2€, euro, 5€. Euro. Euh... Et apparemment, effectivement, j'ai lu comme toi que. Euh, que Sony, alors c'est une rumeur, hein, ça serait peut-être annoncé justement à, à la conférence de mardi, mais euh, Sony euh, souhaitait, souhaitait sortir des jeux un peu plus casual en fait, hein, un peu plus euh, à la portée de tous, comme on peut trouver un petit peu sur les jeux, des fois sur un petit peu euh, sur iPhone. Bon, attention parce que des fois sur iPhone, il y a vraiment à boire et à manger, il y a beaucoup, beaucoup, il euh, y a beaucoup de jeux, beaucoup d'applications, il y a beaucoup de trucs qui sont nuls. Donc euh, bon, euh, Mais effectivement, ils veulent sortir apparemment des jeux... Euh, Des jeux qui font quelques euros et à télécharger sur la PSP Go et, enfin sur les autres PSP aussi j'imagine, et pour concurrencer un petit peu l'iPhone c'est bien, bien ce que j'ai vu aussi ok et pour terminer on va on va boucler sur le dernier sujet qui est euh, porté par Nico et qui est euh, Call of Juarez oui alors moi je voulais euh, en fait euh, aborder un sujet qui touche euh, de plein fouet la, la communauté et euh, je me demandais, en fait, pourquoi euh, Call of Juarez euh, n'intéressait pas euh, un maximum de personnes euh, chez nous, dans la communauté PS3, parce que, en fait, c'est totalement le, le genre de jeu qu'on recherche, euh, notamment pour, pour pouvoir se retrouver, et euh, voilà, c'est un très bon jeu. Et euh, donc, comme c'est une très grosse interrogation pour moi, euh, et que Taz n'a pas le jeu, il ne paraît pas intéressé par le jeu, je voulais lui, lui demander pourquoi... Euh, Qu'est-ce qu'il pense de ce jeu pourquoi, pourquoi il n'est pas intéressé Pourquoi. Euh... Enfin voilà, je, vois qu je voulais qu'il représente un petit peu les, les gens qui reprennent qui, qui prennent pas ce jeu dans la communauté. Ben déjà, bon, je ne connais pas trop le jeu. Ensuite, euh, deuxième explication, moi j'attends pas mal de jeux qui vont sortir à la fin d'année. Donc je vais essentiellement me concentrer sur ce, ces jeux. Ensuite, euh, au niveau du FPS. Euh bon c'est un de plus enfin moi je vois ça comme ça euh, ça pour moi il n'y a pas grand intérêt par rapport à un code code 6 qui va sortir ou un shorted qui, qui pour moi sont, sont classés autrement quand même mieux euh, et puis euh, y, euh, comment dire euh, au niveau du de la présentation et western euh, c'est vrai que c'est un euh, C'est un univers à part et il faut vraiment rentrer, rentrer là-dedans pour euh, pour euh, pour s'y sentir bien quoi. C'est vrai que le, le monde du western c'est un monde assez particulier en fait qui, qui apporte et son charme et ses limites parce que son, son charme parce que déjà ça change de tout ce qu'on voit actuellement et notamment des codes en fait qui étaient soit sur la Seconde Guerre mondiale soit sur la guerre moderne mais ça apporte aussi ses limites en termes de nombre d'armes. Et euh, ça c'est vrai que c'est une des parties qui manque au jeu en fait, mais ça c'est dû uniquement à, à son environnement en fait. Mmh. Bon maintenant c'est vrai que c'est pas faux, euh, il y, y a des gros blockbusters qui vont sortir là, il bon, y a Code 6, mais c'est quand même plus loin. C'est vrai que, en fait nous on a un petit peu, pourquoi on porte ce jeu Parce que durant cet été, durant cet été en général l'été il n'y a pas grand chose qui sort de bien et euh, Durant cet été, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs jeux euh, multijoueurs qu'on a, qu a trouvé. Et moi, j'étais même au départ, moi, j'étais pas du tout réceptif à l'univers du western. Et finalement, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé ça. Mais je je, je trouve que c'est un, un très bon jeu. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres jeux qui vont sortir. C'est vrai aussi que, bon, après, il, y a aussi, il peut y avoir aussi une contrainte de budget. Et, euh, et, euh, et c'est vrai aussi que ça fait aussi un FPS de plus. Euh, bon, bah, après, c'est effectivement si on est On peut ne pas forcément accrocher trop les FPS. Ou... C'est vrai des bons, il y a des, des, des bons FPS, il y en a beaucoup. Il y a, il y a aussi Killzone, hein, Killzone 2, qui, qui, qui, qui ouais, est, est un excellent jeu. Euh, donc après, c'est vrai que si on n'est pas forcément hyper fan des FPS, ça fait un FPS de plus. C'est clair, on peut, on peut comprendre. Ouais, mais bon, c'est quand même le seul jeu multijoueur intéressant qui sort dans l'été. Je veux dire... Euh... Là, là, les seuls jeux qui sont sortis, c'est du solo. Moi, bon, après, on, on peut aimer le solo, ça me dérange pas. Mais euh, mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est le seul jeu euh, online qui, qui est intéressant en ce moment, quoi. Moi, il y en a deux. Je pense qu'il y a les deux jeux qui sont sortis bien durant l'été ou un petit peu avant l'été. C'était celui-là et Red Faction. Red Faction était, enfin, il est bien aussi. Hein. Il est tonico, T'as as fait ton choix sur Call of Juarez. Mais mm. euh, nous, avec Hervé on a testé Red Faction et et euh, en multijoueur, il est très très bien aussi. J'aurais peut-être, enfin, moi personnellement, j'aurais peut-être un, une petite préférence pour Call of Juarez. Euh, Je saurais pas trop dire pourquoi, mais euh, peut-être que c'est un FPS. Red Faction c'est un, c'est un, un, un tir à la troisième personne. Euh, mais les deux sont, les deux sont très bons. Et ouais. ah, puis Call of Juarez irait beaucoup aussi Call of Duty. Ouais aussi. Dans, ouais. dans son maniement, dans euh, la facilité de se déplacer, de, de fraguer. Il se ressemble énormément. Hein. Après, c'est juste l'environnement qui change et, euh, et les armes. Mais autrement, il, il y ressemble énormément. Mmh. Ouais. C'est sûrement pour ça que je l'aime beaucoup. Ouais, oui. aussi. Mmh. Ok, ben voilà, donc c'est on est arrivé à la terme en, au terme du podcast. On a tenu notre bonne demi-heure. Donc euh, merci pour votre écoute. à bientôt. Et puis euh, retrouvez-nous sur euh, notre site. Donc euh, www communauté-ps3.info et sur le sur le PlayStation Network. Voilà, à plus. À bientôt. Salut. Salut.